A tous les ringards de la terre, et aux homme comme moi, celui à qui je voudrais plaire, à ceux qui ne m'aiment pas, je dédie ceci. Au Playboy fini, à Rosa Rosina, et à moi aussi, à qui se voit dans une À qui A qui n'a pas de glace et cela revient au même Ne se voit plus non plus A tous les solitaires à tous les ramasses misère et à l'amour perdu À ceux qui ont cherché la manière et qui ne l'ont pas trouvée, à laquelle j'avais hier, dédié à ceux qui ont souffert et n'ont pas crié, à tous les prisonniers, à ceux qui ont retrouvé la liberté, à celui qui a voulu mes lèvres et puis n'en a plus voulu, dédié à ceux qui comprennent. Il faut quitter la scène quand on a perdu. À l'Italie, à la nostalgie et à moi aussi. Chanson chansons, de importance, ne pourrait pas finir ainsi Comme un petit air de danse, une simple romance Sans que je la dédie Aux amour mortes, que l'oubli emporte Et à moi aussi Aux amour mortes, que l'oubli emporte Et à moi aussi